Iukabale hiltegi etan halanula maulekuan isantzien trattutsaren ondotik ministroak galtregin zian deputatien lantaldi bati inkestabate jaman lesan eta ondotik proposamenak egin. Deputatien lantaldiak lehenik ere dutu afean xalhazailiak eta hoietan mauleko hiltegian hartu irudi zailia el berejun eta hamalau alkartia. On d'autique, il te dit que l'on a été reçu et que l'on a été reçu. Les hônes Stéphane Le Foll. Suite à mon du 30 mars, ces audits ont d'ores et déjà été conduits au cours de tout le mois d'avril dans tous les abattoirs de Boucher. Les contrôles ont porté sur le respect des obligations du professionnel d'apporter la preuve de sa maîtrise de la protection des animaux tout au long de la... En particulier, a été vérifié pendant la mise à mort que toute douleur, détresse ou souffrance évitable était épargnée aux adultes. Tous les abotoirs de boucherie en fonction. En avril 2016, 259 établissements. Dans les deux tiers des, ab des établissements. Absolument aucun problème. L'anguilléan forma kunza hobetia et a susto kabalian hiltsia a skarki kontrolatuita te heventi et a estu kameran erabil pena. Berize Stéphane Le Foll. Je dis, je n'y suis pas opposé. Mais sur ce sujet je veux que vos débats servent aussi à éclairer les possibilités dans lesquelles ça peut s'exercer je rappelle que travailler dans un abattoir c'est extrêmement difficile et que si on doit avoir des procédures de contrôle et en particulier avec les caméras il faut que ça puisse être encadré et correctement géreréré ne peut pas mettre toute la pression sur ces salariés j'en suis intimement coach